Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est touchée. que tôt ou tard un jour nouveau se lèvera l'arc-en-ciel reviendra maman je prendrai soin de toi tu n'aurais dû jamais récolter la tempête non. toi qui n'as jamais cébé le vent La pluie, le beau temps, beau, temps, beau temps, et la paix pour tes enfants. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas, tir pas sur l'ambulance. Tu n'en connaîtra pas la couleur non. Le seul des dieux, tu n'en connaîtras pas la douleur. Rau. Damn.